Les éditions de l'avenir présentent Relation des Jésuites, contenant ce qui s'est passé de plus remarquable dans les missions des Pères de la Compagnie de Jésus dans la Nouvelle-France. Volume I, embrassant les années 1611, 1626 et la période de 1632 à 1641. Québec, Augustin Côté, éditeur imprimeur, près de l'archevêché, 1858. Brève relation de voyage de la Nouvelle-France. Fait au mois d'avril 1632 par le Père Paul le Jeune, de la Compagnie de Jésus, envoyé au Révérend Père Barthélemy Jacquineau, provincial de la même Compagnie, en la province de France, d'après l'édition de Sébastien Cramoisi, publiée à Paris en l'an 1632. Relation de 1632 Première partie Mon Révérend Père, Étant averti de votre part, le dernier jour de mars, qu'il fallait, ou plutôt, m'embarquer au Havre de grâce pour tirer droit à la Nouvelle-France, l'aise et le consentement que j'en ressentis en mon âme fut si grand que, de vingt ans, je ne pense pas en avoir eu un pareil, ni qu'aucune lettre m'ait été tant agréable. Je sortis de Dieppe le lendemain, et, passant par Rouen, nous nous joignîmes de compagnie de Père de nous, notre frère Gilbert et moi. Étant au Havre, nous allâmes saluer M. Dupont, neveu de Monseigneur le Cardinal, lequel nous donna un écrit signé de sa main, par lequel il témoignait que c'était la volonté de mon dit Seigneur que nous passassions en la Nouvelle-France. Nous avons une singulière obligation à la charité de M. le curé du Havre et des mères Ursulines, Car, comme nous n'avions point prévu notre départ, si le père Charles l'Allemand À Rouen et ces honnêtes personnes au Havre ne nous eussent assistés dans l'empressement où nous nous trouvions, sans doute nous étions mal. Du Havre, nous tirâmes à Honfleur. Le jour de Quasimodo, d'avril, nous fûmes voile. Nous eûmes au commencement un très beau temps et, en dix jours, nous fûmes environ six cents lieues, mais à peine en pu nous faire deux cents les trente jours suivants. » Ces bons jours passés, nous n'eûmes quasi que tempête ou vent contraire, hormis quelques bonnes heures qui nous venaient de temps en temps. J'avais quelquefois vu la mer en colère des fenêtres de notre petite maison de Dieppe. Mais c'est bien autre chose de sentir de sous soi la furie de l'océan que de la contempler du rivage. Nous étions des trois et quatre jours à la cape, comme on parle les mariniers, notre gouvernail attaché, on laissait aller le vaisseau au gré des vagues et des ondes qui le portaient parfois sur des montagnes d'eau, puis, tout à coup, dans les abîmes. Vous eussiez dit que les vents étaient déchaînés entre nous. À tout coup, nous craignions qu'ils ne brisassent nos mâts ou que le vaisseau ne s'ouvrit. Et, de fait, il se fit une voie d'eau laquelle nous aurait coulé à fond si elle fût arrivée plus bas, ainsi que j'entendais dire. C'est autre chose de méditer de la mort dans sa cellule, devant l'image du crucifix, autre chose d'y penser dans une tempête devant la mort même. Je vous dirai néanmoins, ingénument, qu'encore que la nature désire sa conservation, que, néanmoins, au fond de l'âme, je sentais autant ou plus d'inclination à la mort qu'à la vie. Je me mettais devant les yeux que celui qui m'avait conduit dessus la mer avait de très bons dessins et qu'il le fallait laisser faire. Je n'osais lui rien demander pour moi, sinon de lui présenter ma vie pour tout l'équipage. Quand je me figurais que, peut-être, dans peu d'heures, je me verrais au milieu de vagues et, par aventure, dans l'épaisseur d'une nuit très obscure, j'avais quelque consolation en cette pensée m'imaginant que là où il y aurait moins de la créature, qu'il y aurait plus du créateur et que ce serait là proprement mourir de sa main. Mais ma faiblesse me fait craindre que, peut-être, si cela fût arrivé, j'eusse bien changé de pensée et d'affection. Au reste, nous avons trouvé l'hiver dans l'été. C'est-à-dire, dans le mois de mai et une partie de juin, les vents et la brume nous glaçaient. Le père de nous a eu des pieds et les mains gelés, ajouté une douleur de tête et de cœur qui ne me quitta quasi jamais le premier mois. Une grande soif, pour ce que nous ne mangions que chose salée, il n'y avait point de fontaine d'eau douce dans notre vaisseau. Nos cabanes étaient si grandes que nous n'y pouvions être ni debout, ni à genoux, ni assis, et que pisait l'eau pendant la pluie me tombait parfois sur la face. Toutes ces incommodités étaient communes aux autres. Les pauvres matelots en tueraient bien davantage. Tout cela est passé. Dieu merci, je n'eusse pas voulu être en France. Tous ces petits travaux ne nous ont point encore, comme je crois, donné la moindre tristesse de notre départ. Dieu ne se laisse jamais vaincre. Si on lui donne des obols, il donne des mines d'or. Encore me semble-t-il que je me suis mieux porté que le père de nous, lequel a été fort longtemps sans quasi pouvoir manger. Pour notre frère, il est comme ces animaux amphibies, il se porte aussi bien sur la mer que sur la terre. Le jour de la Pentecôte, comme j'étais prêt de prêcher, ce que je faisais ordinairement les dimanches et bonnes fêtes, un de nos matelots se mit à crier «Molly « Molly Molly !» Il avait jeté sa ligne et en tirait une grande. Il y avait déjà quelques jours que nous étions sur le bas, mais on n'avait quasi rien pris. Ce jour-là, on en prit tant qu'on voulut. C'était un plaisir de voir une si grande tuerie et tant de sang répandu sur le tilac de notre navire. Ce rafraîchissement nous vint fort à propos après de si longues bourrasques. Le mardi d'après, premier jour de juin, nous vîmes les terres. Elles étaient encore toutes couvertes de neige. L'hiver, toujours grand ces pays, l'a été extrêmement cette année. Quelques jours auparavant, savoir le 15 et 18 de mai, étant encore éloignés des terres environ de 200 lieues, nous avions rencontré deux glaces d'une énorme grandeur flottantes dans la mer. Elles étaient plus longues que notre vaisseau et plus hautes que nos mâts le soleil donnant de déçu, dessus vous eussiez dit être des églises ou, plutôt, des montagnes de cristal. À peine aurais-je cru cela si je ne l'avais vu. Quand on en rencontre quantité et qu'un navire se trouve embarrassé là-dedans, il est bientôt mis en pièces. Le jeudi 3 de juin, nous entrâmes dans le pays par l'un des plus beaux fleuves du monde la grande île de Terre Neuve le ferme à son embouchure, lui laissant deux endroits par où il se dégorge dans la mer, l'un au nord et l'autre au sud. Nous entrâmes par celui ci, qui est large environ de treize ou quatorze lieues de largeur. Sitôt que vous êtes entré, vous découvrez un golfe de cent cinquante lieues de largeur. En montant plus haut, au lieu où cette grande rivière commence à s'étrécir, elle a bien encore de largeur trente-sept lieues. Où nous sommes, à Québec, éloigné plus de deux cents lieues de l'embouchure, elle a bien encore deux lieues. À l'entrée de ce golfe, nous vîmes deux rochers. L'un paraissait rond, l'autre carré. Vous diriez que Dieu les a plantés au milieu des eaux comme deux colombiers pour servir de lieu de retraite aux oiseaux, qui s'y retirent en si grande quantité qu'on marche dessus eux. Et si on ne se tient bien ferme, ils s'élèvent en si grand nombre qu'ils renversent les personnes. On en rapporte des chaloupes ou petits bateaux tout pleins quand le temps permet qu'on les aborde. Les Français les ont nommés les îles aux oiseaux. On vient dans le golfe pour pêcher des baleines. Nous y avons vu quantité pour pêcher aussi démolus. J'y ai vu grand nombre de nous marrer, nos gens en tuèrent quelques-uns. Il se trouve dans cette grande rivière nommée de Saint-Laurent, des marsouins blancs et non ailleurs. Les Anglais les appellent des baleines blanches pour ce qu'ils sont fort grands à comparaison des marsouins. Ils montent jusqu'à Québec. Le jour de Sainte-Trinité, nous fûmes contraints de relâcher à Gaspé. C'est une grande baie d'eau qui entre dans ce pays. C'est ici où nous mîmes pied à terre pour la première fois depuis notre départ. Jamais homme, après un long voyage, n'est entré dans son pays avec plus de contentement que nous entrions au nôtre. C'est ainsi que nous appelions ces misérables contrées. Nous y trouvâmes deux vaisseaux, l'un de Honfleur, l'autre de Biscaye, qui étaient venus pour la pêche des Molus. Nous priâmes sur de hauts fleurs de nous dresser un autel pour dire la sainte messe dans leur cabane. Ce fut à qui ils la main, tant ils étaient aises. Aussi, leur disais-je en riant, qu'en bâtissant leur cabane, ils ne pensaient pas bâtir une chapelle. Comme je vins à l'Évangile qui se lit ce jour-là à la messe, et qui était le premier que je prononçais en ces terres, je fus bien étonné, entendant ces paroles du Fils de Dieu à ses disciples, Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc et faites des disciples de toutes les nations, les baptisant au nom du Père, etc. Je suis avec vous, etc. » Je pris bon augure de ces paroles, quoique je vise bien qu'elles ne s'adressaient pas à une personne si misérable que moi. Aussi, mets à vie que je viens ici comme les pionniers, qui marchent les premiers pour faire les tranchées, et par après, Les braves soldats viennent assiéger et prendre la place. Après la messe, nous entrâmes dans le bois. Il y avait quantité de neige, si ferme qu'elle nous portait. Le matin, il gela assez fort. Comme j'allais laver mes mains à un torrent d'eau qui découlait des montagnes, je trouvai les bords tout glacés. Nos gens tuèrent ici quelques perdries fort grises et aussi grosses que nos poules de France. Ils tuèrent aussi quelques lièvres plus pâtus que les nôtres et encore un peu blancs, car les lièvres en ce pays-ci sont tout blancs pendant les neiges et pendant l'été, ils reprennent leur couleur semblable à celle des lièvres de l'Europe. Le jour suivant, nous nous remîmes sous voile et, le 18 de juin, nous mouillâmes à Tadoussac. C'est une autre baie d'eau, ou une once fort petite, auprès de laquelle se trouve un fleuve nommé Saguenay, qui se jette dans la grande rivière Saint-Laurent. Ce fleuve est aussi beau que la Seine, quasi aussi rapide que le Rhône, et plus profond que plusieurs endroits de la mer, car on dit qu'il a bien quatre-vingts brasses de profondeur, aux endroits où il est le moins profond. Comme nous allions dire la Sainte-Messe à terre, l'un de nos soldats tua un grand aigle auprès de son air. Il avait la tête et le col tout blanc, le bec et les pieds jaunes, le reste du corps noirâtre. Il était gros comme un coq d'Inde. Nous avons ici séjourné le quatorze juin jusqu'au trois de juillet, c'est-à-dire dix-neuf jours. Il faisait encore grand froid quand nous arrivâmes. Mais, avant que d'en partir, nous y avons ressenti de grandes chaleurs et cependant ce n'était que le printemps puisque les arbres étaient seulement fleuris. En fort peu de temps, les feuilles, Des boutons, les fleurs et des fruits paraissent ici et mûrissent. J'entends « des fruits sauvages » car il n'y a point d'autres. Or, c'est ici que j'ai vu les sauvages pour la première fois. Sitôt qu'ils aperçurent nos vaisseaux, ils firent des feux et deux d'entre eux nous vinrent aborder dans un petit canot fait d'écorce fort proprement. Le lendemain, un le sagamo avec dix ou douze sauvages, nous vint voir. Il me semblait, les voyant entrer dans la chambre de notre capitaine, où j'étais pour l'or, que je voyais ces masques qui courent en France à carême prenant. Il y en avait qui avaient le nez peint en bleu, les yeux, les sorties, les joues peintes en noir et le reste du visage en rouge, et ces couleurs sont vives et luisantes comme celles de nos masques. D'autres avaient des raies noires, rouges et bleues, tirées des oreilles à la bouche d'autres étaient tout noirs, hormis le haut du front et des parties voisines des oreilles et le bout du menton, si bien qu'on eût vraiment dit qu'ils étaient masqués. Il y en avait qui n'avaient qu'une raie noire, large d'un ruban, tirée d'une oreille à l'autre, au travers des yeux, et très petites raies sur les joues. Leur couleur naturelle est comme celle de ces gueux de France qui sont demi rôtis au soleil, Et je ne doute point que les sauvages ne fussent très blancs s'ils étaient bien couverts. De dire comme ils sont vêtus, il est bien difficile. Les hommes, quand il fait un peu chaud, vont tout nus, hormis une pièce de peau qu'ils mettent au-dessous du nombril jusqu'aux cuisses. Quand il fait froid, ou bien, à l'imitation des Européens, ils se couvrent de peaux de castors, d'ours, de renards et d'autres tels animaux, mais si Tout cela n'empêche pas qu'on ne voit la plupart de leur corps. J'en ai vu des vêtus de peau d'ours justement comme mon père Saint Jean Baptiste. Cette peau velue au dehors leur allait sous un bras et sur l'autre et leur battait jusqu'aux genoux. Ils étaient sains au travers du corps d'une corde de boyau. Il y en a de vêtus entièrement. Ils ressemblent tous à ce philosophe de la Grèce qui ne portait rien sur soi qu'il n'eût y fait. Il ne faut pas employer beaucoup d'années pour apprendre tout leur métier. Ils vont tous tête hommes et femmes. Ils portent des cheveux longs. Ils les ont tout noirs, graissés et luisants. Ils les lit par derrière, sinon quand ils portent le deuil. Les femmes sont honnêtement couvertes. Elles ont des peaux jointes sur les épaules avec des cordes, et ces peaux leur battent depuis le col jusqu'au genou. Elle se saignent aussi une corde. Le reste du corps, la tête, les bras et les jambes sont découverts. Il y en a néanmoins qui portent des manches, des chausses et des souliers, mais sans autre façon que celle que la nécessité leur a apprise. Maintenant qu'ils traitent des capots, des couvertures, des draps, des chemises avec les Français, il y en a plusieurs qui s'en couvrent, mais leurs chemises sont aussi blanches et aussi grasses que des torchons de cuisine, ils ne les blanchissent jamais. Au reste, ils sont de bonne taille, le corps bien fait, les membres très bien proportionnés, et ne sont pas si massifs que je les croyais. Ils ont un assez bon sens. Ils ne parlent point tous ensemble, ainsi les uns après les autres, s'écoutant patiemment. Un sagamo, ou capitaine, dînant un jour à la chambre d'une autre, Voulant dire quelque chose et ne trouvant point le loisir pour ce qu'on parlait toujours, enfin pria la compagnie qu'on lui donna un peu de temps pour parler à son tour, et tout seul, comme une fit. À suivre.